Unité 5, leçon 3, phonétique. A.、Ah, répondez oui comme dans l'exemple. Dans le train. C'est votre sac Oui, il est à moi. C'est la valise de votre voisine Oui, elle est à elle. C'est le journal de votre voisin Oui, il est à lui. Ce sont les livres de vos enfants? Oui, ils sont à eux.